J'ai vu un chien tranquille qui fouillait les poubelles Un chien d'une race rebelle Qui cherchait à manger dans vos grandes gamelles Un chien d'une race plus belle qui refuse le maître de sa vie spirituelle. Un chien sans espoir, de lumière pour sa nuit, de pacte pour y croire. Un chien prêt à gueuler. Un chien tout prêt à mordre Un chien prêt à tuer Pour s'épargner le choix De ne pas connaître les chaînes De ce que trop facilement On emmène Oh no man. Sa prison dans la ville, ivre de vin mauvais. A fait fuir, mon ami, vers d'autres quartiers où faut passer journée. Où les chiens malhabiles traqués par l'automobile qui vient les ramasser pour les faire piquer on n'a que le droit de crever Garde bien enfermé, c'est-il toutou tout, facile dans une vie confinée, ou si t'es pas castré, t'auras pas le droit de baiser, tu seras domestiqué, tu seras domestiqué. Domestiqué, domestiqué, tu seras domestiqué, domestiqué.